Cette semaine, on parle évidemment des IFB qui se sont joués à Rennes. On a eu une grosse performance de c h r i s t o p o p o v qui était très très proche d'aller chercher le titre. On parle de lui et des autres dans ce nouvel épisode de. 21 Shuttle. b a m i t o n at its very very best. My goodness me. What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Et je suis comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Bon Benoît, je viens de lancer l'épisode parce qu'on était en train de se faire le débrief sans allumer les micros comme, comme, on, le, comme on le fait parfois. On parlait, on parlait de Christo, mais évidemment, il y a, il y a beaucoup de, de, de, de choses à dire. On a, eu une belle semaine, on a eu une belle semaine au Danemark la semaine dernière. C'est qu -ce, quoi ton sentiment à l'issue de, de cette semaine bretonne? Euh, Qu'il est temps que la tournée européenne s'arrête pour certains.、Euh, après, on a bien kiffé, mais évidemment,、ah, je, suis, je suis un peu curieux d'avoir ton avis. On n'a pas parlé de ça, mais c'était un petit cran en dessous du Danemark aussi parce qu'on a eu des forfaits, pas énormément, mais des forfaits majeurs. Mais quand même, on a vu du bon bad. Ouais, très peu sont ceux qui ont réussi à performer、euh, la semaine dernière et cette semaine,、euh, effectivement. Pour le coup, ça c'est un. Pour ceux qui sont habitués du calendrier, c'est vraiment un grand classique.、Euh, le... Les IFB et le Danemark sont tous les deux de 750 maintenant, mais le Danemark passe avant et du coup,、euh, ceux qui perfent là-bas ont parfois du mal à enchaîner.、Euh, en France, on va commencer tout de suite avec le simple homme et la finale、euh, remportée par Anders a n t o n s e n contre c h r i s t o p o p h o v 21-12-21-19. Donc, Benoît, ça va être un peu dur, mais on va laisser de côté pour l'instant toute la semaine de c h r i s t o p h o Et parler uniquement du match. Après, on aura évidemment le temps de parler des deux joueurs et surtout du français puisque c'est historique ce qu'il a fait.、Euh, petite stat avant de te laisser la parole. C'est la première fois qu'un français,、euh, dans l'ère Super Series, donc, euh, euh, qui est、euh, l'ère Super Series des IFB, c'est la première fois qu'un français tout,、euh, tableau confondu arrive en finale,、euh, sinon, voilà, il y avait eu des victoires il y a longtemps, u、euh, on g a n p i l avait gagné trois fois, euh, euh, mais quand c'était pas encore un, un super series, donc maintenant le niveau du tournoi a beaucoup augmenté, donc c'est évidemment historique qu'a fait Christophe Popov cette semaine. Mais Benoît, j'aimerais t'entendre sur sa défaite aujourd'hui, face à, hier, si vous écoutez ça le lundi, face à Anders Antonsen, 21-12, 21-19. Euh, déjà, le premier truc que je veux dire, et je, je pense que ça peut en h é r i t e r certains, mais moi,、euh, gros kiff de voir Anderson Townsend gagner. Pas parce que c'est face à Christo, mais juste très heureux de le voir gagner pour la première fois à Paris.、Euh, c'est pas son premier tournoi cette année, ni le meilleur, mais on a quand même senti beaucoup d'émotions au moment de gagner.、Euh, globalement, aussi de la fatigue, on va en reparler. Après, sur le match, curieux de t'entendre, Ewan, mais. Il n'y a pas grand chose à dire.、Euh, il a manqué trop de choses à Christo dans ce match pour vraiment embêter Anders, qui lui a parfois trop joué dans un fauteuil, moi je trouve.、Euh, Imposer son rythme,、euh, plutôt bien gérer les moments où Christo、euh, a essayé de, de remettre un coup d'accélérateur.、Euh. Honnêtement, on a vu un mec、euh, qui sait gagner ce genre de tournoi face à Christo qui, lui,、euh, est un apprentissage de tout ça. Ouais, on avait un Benoît Anders-Antonsen qui avait bien fait ses devoirs, j'ai l'impression. Moi, c'est un peu comme ça que, que, que ouais, je、ouais, l'ai、ouais. perçu.、Euh, après, j'allais dire, Antonsen, il avait passé beaucoup de temps sur le terrain, mais en même temps, c'est lui qui l'a cherché un peu pour ses autres matchs. Et là, c'est un peu pareil. Alors, ce qui est fort avec Antonsen, et toi et moi, Benoît, on le dit, il n'a pas beaucoup de fans parmi nos auditeurs et auditrices, je le sais, mais. Ce qui est toujours le plus impressionnant à son propos, c'est que c'est un joueur tellement intelligent. Et là, il a joué des mecs. Quand tu vois qui il a battu cette semaine, il a battu quand même des mecs、euh, avec des profils très très différents. Rien que les trois derniers. Il bat Axelsen,、euh, Li Shifeng et la Christo. Il n'y a pas plus différent s ces, ces trois profils. Et pourtant, il a été bon contre les trois. Là, je suis d'accord. Il a fait très très peu de fautes en Derrson-Anton Sen. Il a attaqué. Euh, il a attaqué que quand、euh, il était très bien placé, sauf j'ai en tête une fois où il prend un smash reculant qui met sur la ligne bon, un peu miraculeux, mais à part ça,、ah, il, oui. a été, euh, il a été très, très intelligent. Christo a eu du mal à exister dans ce premier set dès le début du match. Hein, il est de perdre 11-4, je crois, à la pause du, du, du premier.、Euh, je Benoît, je l'ai trouvé、euh, moins mobile que, que la veille et l'avant-veille, Christo, et s du coup moins, moins agressif, mais en même temps, il était.、Euh, Euh, il était face à un mec qui remettait un peu tout. En fait, Benoît, moi, j'étais pas très optimiste, pour la demi de Christo contre Viti Tsarn parce que je m'attendais un peu à ce match-là, justement. Je m'attendais à un mec qui arrive à le, l'empêcher d'attaquer, qui remet tout, qui fait pas de f a u t e qui fait durer les échanges. Et finalement, alors, on l'a pas eu contre Viti Tsarn, on va y revenir. Mais c'est exactement ce qu'on a eu、euh, en, en finale. On peut parler, Benoît, peut-être de cette fin de match où、euh, Antonsen avait de l'avance、euh, et Christo est revenu petit à petit. On a senti que le Danois、euh, prenait beaucoup de temps entre les échanges parce qu'il avait l'air bien bien cuit. On se disait, si ça va au troisième,、euh, le Français aura l'avantage psychologique et physique.、Euh, mais malheureusement,、euh, malheureusement il, a, il a encore serré le jeu, Anders Antonsen. il n'a Pas donné grand chose à Christo qui、euh, lui, bah, lui a manqué un petit peu pour aller chercher ce, ce deuxième set. Ouais, c'est tout à fait ça. Pour moi, Christo, je l'ai senti moi en fait plutôt,、euh, je dirais,、euh, crispé. Je trouve que c'est un peu ça qui ressort de, de ce match c'est qu'il ne s'est jamais vraiment libéré et les fautes en fin de deuxième set après qu'il soit revenu. On se le disait en off, et,、euh, et je pense que beaucoup l'auront vu, mais Anderson t o m p s e n il s'est mis à prendre deux, trois fois des options qui n'avaient ni queue ni tête, je sais pas, mais qui à ce moment du match n'étaient pas nécessaires. Christo revient, et c'est Christo en fait qui, cette fin de match, il se la gâche un peu tout seul en redonnant des points à Thompson dont il n'avait pas besoin.、Euh, je pense que si ça avait été au t r o i s i è m e physiquement, Anderson, on a vu qu'il était en difficulté. Et ouais, c'est un peu dommage que Christo ait pas su faire cette bascule en fin de deuxième. Après, je sais pas si c'est le moment de parler des arbitres、euh, qui ont toute la semaine, moi j'ai trouvé, mis des petites.、Euh, mis des, des petits coups de pression aux joueurs et aux joueuses.、Euh, on a senti qu'il y avait peut-être des consignes, mais un peu des consignes dans le vide, je trouve, parce qu'elles étaient jamais vraiment appliquées. Et bon, là pour le coup, ça tombe sur Antoine Sen. Je sais pas ce que t'en a s pensé, mais je trouve que. Eux-mêmes, les arbitres étaient perdus. Je pourrais vous citer une séquence assez cocasse et à la fois des joueurs qui n'ont pas vraiment respecté les commandements, notamment a n d e r s a n t h o m s e n Benoît, ne me lance pas là-dessus.、Euh, J'ai passé la semaine et en vrai. C'est la faute de qui, est, ouais, En mais... vrai, même celle d'avant. Même celle d'avant, parce que je pense que les consignes, elles étaient oui, déjà là au Danemark. Ouais, ouais.、Euh, ça me fait péter un câble, honnêtement.、Euh, en fait, les arbitres. Je pense que bah, la faute de qui La faute de la BWF, parce que je pense que les arbitres ont une consigne c'est que les matchs durent trop longtemps, hop, hop, hop, il faut raccourcir,、euh, parce que、euh, sinon les gens ils préfèrent regarder des TikTok, ça va plus vite.、Euh, du coup, ils raccourcissent à fond les matchs, mais au lieu de changer le scoring,、euh, bon, ce qui va peut-être arriver, on veut,、euh, on veut voilà, presser les joueurs entre les points. Et tu vois, alors avant. Ils pouvaient tester,、euh, tu sais, quand ils cassaient un cordage, ils pouvaient tester une nouvelle raquette.、Euh, ils pouvaient、euh, mettre du spray quand ils étaient blessés et tout. Ça, ça a été enlevé. Et ça, pour le coup, je suis pas contre. Par contre, là, ces dernières semaines, c'était vraiment abusé. Franchement, il y a des matchs où il y a des échanges de fous、euh, qui font hein, des 30-40 coups. Et on demande direct aux joueurs et aux joueuses de revenir sur le terrain. Ouais, mais ça, ça va juste altérer la qualité des matchs. Si tu les forces, forces, forces à jouer vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, ben, ça va juste donner des matchs pourris.、Euh, faut quand même leur, leur、mm. donner le temps de souffler. Et effectivement, c'est pas cohérent, puisqu'il y a des mecs. Tout ça, tu vois, c'est pour.、Euh, ces nouveaux règlements, ou ces nouvelles consignes, c'est pour contrer les mecs comme Anders Anton Sen qui en abusent. Sauf qu'en fait. Euh, ça s'applique pas, ça, ça, finalement ça tombe pas sur eux parce que Anders il arrive toujours à contourner le truc et finalement c'est tous les autres qui prennent donc non, il faut être juste un peu plus intelligent, il faut voir, il faut que les arbitres aient la capacité de voir quand un joueur essaye de leur mettre à l'envers pour gagner du temps, mais、euh, il faut parfois leur laisser. C'était le、souffler. cas d'Anders et là franchement j'ai regardé beaucoup de bats cette semaine et la semaine dernière et le nombre de fois où j'ai entendu un arbitre、euh, dire go back on court, go back on court、oh. alors que c'était pas justifié, franchement ça m'a énervé. Bref, on en reparlera peut-être, mais sinon cet épisode、mm. va durer trois plombes, mais. Euh, voilà, sur le match, Benoît, j'ai trouvé Christo assez,、euh, assez, assez crispé.、Euh, on peut comprendre la pression qui, a, qui était sur ses, sur ses épaules et peut-être que lui, il expliquera autrement, je ne sais pas. Mais、euh, Benoît, quand, je t'avoue que、euh, quand j'ai vu que ce serait Anton Sen, alors je ne sais pas si j'aurais été très confiant avec Li Shifeng, mais quand j'ai vu que c'était Anton Sen qui allait se dresser face à Christo en finale. Euh, J'étais pas rassuré parce que、euh, Benoît Antonsen, il a n t o n Sen, de notre point de vue de français,、euh, il a le, tout l'attirail du grand méchant.、Euh, il, a, il a un peu ce caractère, des fois il aime bien un peu le faire. Alors il n en a pas trop fait quand il a célébré aussi parce qu'il était mort. Mais, mais tu vois ce que je veux dire Genre, Entre ça et sa série、euh, de 10 victoires à 0 contre Tommy,、euh, il avait tout du boss de fin、euh, imbattable, a n t o n Sen. Ouais, malheureusement, c'est un peu aussi ce que je me suis dit. Et pourtant, j'avais un peu envie d'y croire. Après,、euh, tu vois, son attitude et tout, au final, je l'ai trouvé. Genre, tu vois, il, il s'est beaucoup excusé. Et je, je, je me souviens qu'on en avait déjà parlé au m o n d i a u x à Paris, où il y a ce truc de. Tu sens qu'il n'a pas envie de mal faire. Je ne vais pas parler d'autres gars parce que sinon, je vais, je vais devenir désagréable. Mais、Victor. tu sens qu'il y a ce truc, il y a la poignée de main et tout. Il est... Tu vois, il, il a cette image parfois. Je sais chez nos auditrices et auditeurs qu'il l'a, tu l'as dit. Mais franchement, ce qu'il a montré là, si on est. Purement objectif,、euh, le mec a été très fer,、euh, plutôt souriant, belle poignée de main sur, sur、euh, le podium. Ils continuent à se parler tous les deux. Honnêtement, il、euh, n'y a, a pas grand chose à dire. Tu vois、euh, juste, ouais, pour Christo, ouais, ça avait toute tout une allure de boss de fin. Tu as raison. Oui, c'est ça, Je suis d'accord, il n'en a pas, pas rajouté a n t o n Sen. Pour moi, a... j'aime bien son caractère.、Euh... Après, il va, il va, il va, le mec, il vient de gagner un titre. Le premier truc qu'il va faire après avoir serré la main de Christo, c r i s t o c'est d'aller dire à l'arbitre qu'il l'a trouvé un peu dur avec lui. Genre, en fait, il a ce truc un peu de, de,、euh, qui me fait un peu rire de genre « je suis une victime, tout le monde est contre moi. Euh, euh, et pareil, je m'en souviens quand il faisait son podcast, il disait oui, mais euh, euh, Jill Clark, elle e m'aime pas.、Euh, mais en fait, il、voilà, y en a qui ont du mal avec son caractère. Moi, j'aime plutôt bien. Je pense qu'il faut des personnalités comme ça dans le, dans le bad. Euh, Benoît, est-ce que tu veux rajouter un truc sur Hutton Sen Tu l'as dit,、euh, c'est une saison un peu mitigée pour lui. Il a, il a quand même des, des, des, des grands titres. Enfin, il en avait surtout un pour l'instant, c'était l i n d o n é s i a Open. Maintenant, il gagne ce, ce 750. Donc, un 750、ouais. et un 1000 pour une saison qui est pour lui largement moins bien que la précédente. Au final, il sauve un peu, il sauve un peu la face en fait, avec ce titre aux IFB. Ouais, plus la médaille mondiale.、Euh... Oui. En fait, il y a le truc de il est numéro 3 mondial et on atteint. On en attend énormément. Peut-être plus que ce qu'on a eu cette saison. Parce que, si tu l'as dit, la saison dernière, il fait、euh, finale aux finals. Peut-être que ce sera le cas ou mieux cette année. Mais effectivement, moi je trouve que globalement, cette saison, elle est un peu moins bonne que la précédente. Maintenant,、euh, pour un top 3 mondial,、euh, elle reste de très très bonne facture. s Quand on voit la semaine qu'il a produite en termes de niveau de jeu, c'est chiant parce qu'il ne le fait pas toute l'année. Mais en vrai,、euh, à part s h i y u s h i qui n'était pas là, tu vois,、euh, le niveau de jeu, personne ne peut le battre, je trouve.、Mmh. Il fait une saison, ouais,、euh, saison décevante, mais il est médaillé mondial et il gagne l'Indonesia Open. Il y a un parallèle à faire avec quelqu'un,、ouais. euh, mais il y a un parallèle à faire avec une certaine paire de doubles mix, mais je ne l'ai pas là. Euh, non. Euh... non. Benoît, <rire>、enfin, pour Christo, quand même, on a parlé du entre guillemets, négatif parce que c'est sa défaite, mais revenons sur cette semaine.、Euh, parce que lui, du temps,、euh, contrairement à Antonsen, qui lui a joué que des gros matchs, on va y revenir aussi. Christo, du temps sur le terrain, il n'en a pas passé tant que ça, puisque avant la finale, il n'avait tout simplement pas perdu de set et de quelle manière.、Euh, il a battu trois Taïwanais sur les trois premiers tours.、Euh, D'abord, c'est Li c h a n y i qui a pris 21-11, 21-19, puis Li Chiao 21-14, 21-16, et enfin,、euh, en quart de finale, Xiu y Zhen 21-13, 2 1 7 euh, Benoît, euh, sur, ce, sur ces trois adversaires,、euh, que dire, à part que、euh, certains lui ont nettoyé le tableau Euh, que du coup, il n'a pas eu des adversaires le meilleur des trois. Je pense que sur le papier, c'est Lichoni au premier tour. Après, tu vois,、euh, quand je, on voit en quart de finale, il a pris Shi Yu Zhen qui a pris une leçon. C'est plutôt un cadeau. Mais Benoît, les cadeaux, il faut savoir、euh, les, les transformer il faut savoir transformer l'essai. Et. Il a mis. Je ne vais pas dire qu'il a. Je ne suis pas loin de te dire qu'il a mis une leçon de bas d'O3. En vrai, il a un peu tremblé à la fin contre Lichoni, mais il a fait un vrai gros match de top 10, voire top 5 mondial, qui joue contre plus faible. Ouais,、euh, totalement d'accord avec toi.、Euh, on n'a pas vraiment tremblé, en fait. Et pourtant, au premier tour, moi, j'avais peur du tirage et tout.、Euh, non, en vrai, Christo, il, il, il est devenu ce gars-là,、euh, top 10 mondial, qui.、Euh, Bah, qui est à sa place quand il tape un Lichouni, qui va en quart ou en demi d'un énorme tournoi, et qui surtout est capable de reproduire ce genre de perf Parce que, oui, bien sûr que Christo perdra des, des matchs au premier ou au deuxième tour, ça, ça arrive à peu près à tout le monde à part Hashiguchi,、euh, et ça arrivera encore. Mais franchement, la semaine qu'il fait, c'est vraiment la semaine type de ce qu'il est devenu,、mmh. je trouve. Et Panoa, que dire de ce match contre Vettitzar Moi, j'étais vraiment,、euh, vraiment pas rassuré. Euh, remake d'une、euh, finale de championnat du monde junior qui date、euh, un peu pour、euh, ceux qui suivent le BAT depuis quelques années.、Euh, et pourtant, on n'a pas du tout eu le, le, le scénario que moi j'attendais, victoire du français 2 1 1 1 2 2 2 0 Et Benoît, peut-être ce qui est encore plus admirable, c'est ce deuxième set où Vititsar、euh, n'avait de l'avance、euh, et Christo s'est accroché. Pour ne pas aller au troisième, et il a gagné de très très belle manière, une remontée、euh, formidable. Et là, pour le coup, c'est la première fois dans cette semaine, je trouve, où il a fallu qu'il fasse vraiment preuve de caractère, et il a encore une fois été excellent. Ouais,、euh, totalement d'accord avec toi sur、euh, la preuve de caractère et tout. Maintenant, est-ce que c'était son meilleur adversaire cette semaine Ah, je sais pas, quand je vois ce Viti t Sarna, alors autant, on va parler d'un autre match où il m'a fait forte impression, autant face à Christo. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à, à plus de la part de Viti Tsarn. Après, peut-être que je ne me rends pas compte et je sous-estime la perf de Christo, qui a été très fort. Mais Viti Tsarn, il m'a quand même un peu déçu sur ce match. Bah ouais, moi aussi, Benoît, mais pourtant c'est difficilement、euh, explicable parce que Viti Tsarn, ok, ouais, il ouais. avait été en 3-7 contre Farhan et aussi au premier tour, mais tu vois, il a quand même mis 7-6 à Naraoka, il met 21-8 à, <rire>、ouais. à Farhan en quart. Il n'y avait pas trop de, de signes annonciateurs, ouais, tu ouais. vois.、Euh, c'est pour ça que c'est un peu. Mais je suis d'accord avec toi, Vidit s o j'ai trouvé assez brouillon par rapport à ce qu'il peut faire d'habitude, mais je n'ai pas trop d'explications pour le coup. Non, non, je n'en ai pas non plus, mais j'étais curieux d'avoir ton avis parce que son match face à Farhan, pour moi, il est référence. Bon, en face à Naraoka, je ne t'en parle même pas, il l'a torpillé. Mais、euh, face à c h r i s t o je l'ai trouvé un peu moins bien. Alors、mmh. peut-être parce qu'aussi le plan de jeu de c h r i s t o et c h r i s t o était trop fort. Mais j'étais en mode Ah, v i t i t e s Arn, quand même, il me laisse sur ma fin. Après,、euh, demi-finale sur un 750, encore une fois, il perfait tout, mais il nous a h a b i t u é à mieux. Et Benoît, pour terminer peut-être sur,、euh, sur, sur Christo, c'est fou de se dire que sur le circuit, son meilleur titre, c'est un 300.、Euh, s'il garde ce niveau-là, je, je pense au, au 750、oh, remporté f... par Alex l'année dernière. Christo, s'il garde ce niveau-là, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il en aura un、euh, très, très très très rapidement aussi à son palmarès, voire plus. Ah, J'ai l'impression que c'est une question de temps. Je pense aussi. Il n'y en aura plus cette année, puisque c'était le dernier.、Euh, mais sur les 6 de l'année prochaine, les 750, voire les 1000 ou les 500, s'il en joue certains,、euh, il faudra évidemment compter sur lui. Les autres Français. Tommy qui perd dès le premier tour contre、euh, Li Chao, que son frère a ensuite battu le, le lendemain, 21-16, 21-17. Euh, là, Benoît, par rapport à ce qu'on a vu au Danemark,、euh, vrai jour 100 et encore une fois,、euh, période un peu plus compliquée pour Tommy parce que justement sa force c'était de pas les perdre ce genre de match contre des adversaires où il est a priori、euh, favori dans les premiers tours. Ouais, bah c'est une des premières fois là, même depuis qu'on a remarqué que c'était un peu en, en baisse ces résultats, où là je me suis dit, ah, fait chier, il a même pas été bon, il a pas été nul hein. Mais tu vois, il y a des matchs qu'il a p e r d u où tu te dis Ah, Tommy, il n'était pas si mauvais aujourd'hui. Juste, il est tombé sur un gars fort o u il n'était pas si mauvais, peut-être un peu moins bien. Là, je l'ai trouvé vraiment en dessous. Est-ce que c'était le fait de jouer en France et tout chez lui Peut-être.、Euh, maintenant, il joue un mec qui ne m'a pas impressionné. Encore moins le lendemain contre Christo,、euh, qui, à mon avis, était largement à sa portée.、Euh, assez déçu de ce premier、mmh. tour de, de Tommy, honnêtement. Ouais, moi aussi. Défaite également d'Alex Lanier g au premier tour contre a、euh, euh, l o u i Farhan, l'indonésien ancien champion du monde junior. 21-15, 21-16 pour、euh, Farhan. Et là, Benoît,、euh, peut-être analyse un peu différente de Tommy、euh, pour moi parce qu'Alex, je trouve qu'il n'a pas si mal joué. Mais j'ai trouvé,、euh, je ne sais pas, j'allais dire pas dans son assiette, peut-être pas vraiment, mais pas à son meilleur niveau, évidemment.、Euh, mais par contre, il faut parler de l'adversaire parce que. On a eu un mec, un Farhan monstrueux、mm -hmm. qui a réussi tout ce qu'il a tenté. J'ai rarement vu Alex、euh, galérer autant. Mais voilà, je, je pense que c'est difficile de, dans, dans l'analyse de ce match de ne pas prendre en compte le fait que tu avais un Farhan qui a tout bien fait, en fait, tout très bien fait même.、Euh, ouais, bah. Alors, je sais que t avais un avis assez intéressant, enfin, moi que je trouvais assez intéressant sur ce match parce que tu l'avais vu en plus en détail que moi, je pense. Et、euh, c'est assez intéressant parce que du coup, en, en t'écoutant, je me suis dit Putain, mais en fait, ça a tout du gars qui arrive sur le circuit, qui peut te taper des, des mecs top 10 mondiaux, type Alex, mais qui aussi fait des dingueries, genre、euh, ce t r o i s i è m e set contre Viti de Sarn, tu vois. C'est chiant parce qu'il e s t pas tête de série, ça va arriver à Alex, ça va arriver à d'autres. Euh, ces jours-là où le gars il passe tout parce qu'évidemment que c'est un, un putain de talent, Louis f a r r a n d on n'a pas de sujet là-dessus, mais c'est chiant quand ça arrive à Alex, ça va arriver à d'autres, c'est déjà arrivé à d'autres, et à la fois、euh, bah, il va lâcher des sets contre Nathan g u y e n e t il va faire un troisième set horrible contre Viti Tsarn parce que ça fait partie de l'apprentissage. Exactement,、ouais. c'est pour ça que je ne serais pas trop sévère avec Alex, même si encore une fois c'est comme Tommy, c'est dommage ouais, que ouais. ça arrive devant le public français, je pense que lui est clairement frustré. Euh, on va voir comment、euh, ils rebondissent tous les deux au ILO Open、euh, cette semaine. Benoît, pour le reste du simple homme, j'aimerais bien、euh, parler peut-être, Benoît, à revenir sur la, la semaine d'Anders Santonsen, parce que lui, pour le coup, il en a passé du temps,、euh, le, le vainqueur du tournoi, sur le terrain.、Oui. Euh, au deuxième tour contre Brian Young, le Canadien, il s'impose 21-17, 19-21, 23-21. Mais Benoît, j'aimerais surtout parler de ce quart contre Victor Axelsen.、Euh, ça faisait un moment qu'il ne s'était e n pas joué,、euh, s les, les deux Danois. Moi, j'avais évidemment très hâte que ce, que ce, match,、euh, que ce match arrive.、Euh, Axelsen il avait、euh, encore battu Shu Tianchen、euh, au deuxième tour, mais il perd contre son、euh, jeune compatriote Antonsen. 21-15, 17-21, 21-12. Benoît, on n'a pas du tout parlé de ce match,、euh, toi et moi. on en a parlé, je, Tu m'as envoyé vite fait un message,、euh, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé. <rire> moi, je veux savoir ce qu'ils se sont dit à la fin du match. <rire>、ah, j'aimerais bien oui, j'aimerais bien être une petite souris qui parle danois là, pour entendre ce qu'il s'est dit.、Ouais. Euh, en vrai, moi, j'ai ai bien aimé et j'en ai tiré quelques enseignements.、Euh, C'est qu'encore une fois, Victor Axelsen, tu sens qu'il est. Il vient pas sur les tournois juste pour prendre du temps de jeu. On l'avait déjà dit la semaine dernière,、euh, face à Vititsarn. Non, je dis une connerie. C'était face à s h i y u s h i Non, face à s h i y u s h i Où on se dit, bon, il est déjà content d'être là et il finit par perdre.、Euh, et on voit des, des petits signes, tu vois, d'un mec agacé. Là, pour moi, sa dernière partie de 3ème set où le gars, il la laisse filer. C'est vraiment l'attitude d'un mec agacé, tu vois. Qui sent qu'il a pas de solution et qui est ultra frustré.、Et、qui est cuit aussi. Moi, j'aime bien moi, ça un honnêtement. Un peu, ça un peu vu comme ça aussi. Qui est cuit aussi. Mais ça montre un gars qui est concerné en tout cas. Genre qui n'a pas envie de perdre des matchs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, Benoît, je pense que、mmh. c'est le minimum、oui. qu'on pouvait attendre de Victor Axelsen. Parce qu'honnêtement, avec tout ce qu'il a gagné, Benoît, quand il se blesse au dos, s'il avait arrêté, je pense que personne n'aurait retrouvé、euh, quelque chose à dire.、Euh, je pense que là, s'il、ouais, revient, c'est qu'il a la dalle et que. Voilà. Et Benoît aussi. On le sait parce qu'on avait déjà vu des matchs entre les deux. Il y a perdre et il y a perdre contre Anton Sen. On sait très bien, Benoît, qu'ils en ont fait. Ah, c'est dur. Ils、hein. en ont fait des compétitions、ah, oui. euh, ensemble. Ils se sont longtemps entraînés ensemble quand ils étaient tous les deux au centre national. Et on sait très bien qu'ils ne sont pas copains, Benoît. Et du coup, Victor, il n'a pas dû apprécier celle-ci. Non, tu, tu sens qu'il y a ça aussi. Quand je disais son attitude de fin de match et tout, il y a ça qui rentre en compte. On ne pourra pas me l'enlever. Et surtout. Et alors, oui, il prend ce deuxième set et tout, mais. La partition tactique d'Anderson t o w n s e n on l'a dit contre Christo aussi, on l'a dit dans d'autres matchs cette semaine, mais là pour moi c'est d'autant plus impressionnant parce qu'il y a eu、euh, ce barrage mental très longtemps et tout, mais là sa partition tactique, moi je peux pas dire autre chose, mais j'ai adoré. Ouais, Benoît, pour、euh, les spectateurs extérieurs, c'était peut-être pas le match le plus spectaculaire. Et d'ailleurs, c'était pas du tout le match spectaculaire. Il y a eu des grosses séries de dégagés parce qu'il n'y en a aucun des deux qui voulait、ouais. euh, accélérer et se mettre lui-même en retard. Mais au final, c'était assez intéressant, Benoît, avec un Axelsen qui a, qui a accéléré en fin de deuxième,、euh, mais qui derrière n'a pas tenu physiquement. Et c'est là qu'Anton Sen il est fort, c'est que finalement, il a, il a amené、euh, Victor exactement là où il, où il le voulait.、Et、je pense qu'Anton Sen, il s'est dit, Axelsen, il était en demi. Euh, il était en demi、euh, la semaine dernière.、Euh, il, il, il est encore en phase de, de reprise. Il ne tiendra peut-être pas. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc,、euh, je suis d'accord avec toi. Tactiquement, c'était un match intéressant. Benoît, pour le reste du circuit, qu que, de quoi veux-tu parler Alors, on a Christy,、euh, vainqueur la semaine dernière, qui a perdu 25-23、euh, contre Watanabe、euh, au deuxième tour. Alors,、euh, dommage pour lui de perdre ce match, mais bon, difficile de. De lui en vouloir après la semaine qu'il fait la semaine dernière. Je pense que c'était assez sûr qu'il n'allait pas enchaîner.、Euh, Est-ce que tu veux dire un mot de Li Shifeng et de son parcours qui le fait s'arrêter en demi Encore un qui a craqué physiquement contre Antonsen au 3ème, Benoît. 21-13 au 3ème, hyper. Ouais, déjà, alors, il, il bat peut-être pas des gros noms, mais déjà, il fait une semaine, je trouve, digne de son... du rang auquel il prétend. Il a, ouais, craqué contre Antonsen, mais contre Antonsen tellement fort que. Difficile de ne pas lui reprocher, et surtout、euh, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que c'était lui un peu le numéro 1 chinois、euh, quand on voit l'absence de Shi y u s h i et ce qui s'est passé sur le, les, les premiers tours dans sa partie tableau, quand même. Oui, effectivement, avec un Wangong Yang、euh, qui abandonne、euh, des, au premier match contre Karagi, Lu Ganzu h qui abandonne contre, contre les Shifeng, effectivement,、euh, il portait、euh, tout seul gueule, les, peu, les, les, les espoirs de la CBA. Euh, Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le simple homme?、Euh, donc, on l'a dit, pas de, pas de Shiushi, donc、euh, Vichit Sarn avait été remis en haut du tableau.、Euh, on a Ginting qui a perdu au deuxième tour, Lokinyu qui a perdu au premier tour, Lakshasen i aussi qui a pris une tôle contre, contre、euh, Nathan Guyen, n、euh, et euh, le, le, nouveau,、euh, le nouveau héros du peuple Victor Lai qui a perdu au premier tour contre Naraoka.、Euh, donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Euh, petit message pour Arnaud Merclay. Es... C'est génial à la télé, mais quitte ce poste. Et l'année prochaine, on te veut en 4ème français、euh, ou plus、euh, aux IFB, évidemment. Bien sûr. Il les avait fait en plus à Rennes déjà. Il avait battu l a h i、oui. Asen au premier tour, je m'en souviens très bien.、Euh, on espère que la prochaine, évidemment, il en sera. I'm the bad guy. Take that! Allez, le simple dame, Benoît, et la victoire de Han Se-young, tête de série 1, contre la tête de série 2 Wang Zi. e、euh, t là, Benoît, bah, il y a tout simplement pas eu de match. u、euh, n classique des finales. Alors, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé combien,、euh, de finales entre Wang Zi et、euh, Han Se-young ont eu lieu cette année, je vais regarder ça. Mais d'abord, si t'as une petite phrase à nous lâcher pour le match, 21-13, 2 1 7 pour la coréenne. Ouais, bah, je peux te dire le nombre de finales parce que c'est dans mes notes si tu veux.、Euh, c'était la s i x i è m e、euh, Spoiler alert. Tu te doutes combien il y a, puisqu'elle a perdu qu'une finale cette année. Et c'était pas face à Wang Zi. Il y a 6-0.、Euh, L'ami Wang Zi, de temps en temps elle prend un 7, mais globalement elle voit pas trop le jour. Et là ça a été le cas. C'est un peu dur pour elle parce que je pense que. Elle l'aurait joué avant dans le tournoi, ça aurait pu être différent. Parce que je pense que d'autres ont eu leur chance et n'étaient pas forcément.、Euh, Mille fois meilleure que Wang Zi, mais je pense qu'elle avait laissé des plumes dans des matchs avant où elle s'était mise en danger un peu toute seule, je trouve. On va en reparler, mais v ouais, là elle lui, a, elle, lui a, elle lui a fait une leçon. C'était voilà, c'est du grand Seiyoung. On, on manque de mots, de superlatifs pour la décrire, mais il faut avoir sa saison 2025. On avait parlé de sa saison 2024 déjà, et la 23, mais là, là c'est encore une. <rire> le, le, une sacrée dinguerie. Le troisième dinguerie, de、hein. la trilogie, il est pas mal. <rire> J'ai peur que ça ne s'arrête pas une trilogie, je te le dis. <rire>、eh, c'est fort possible. On va peut-être en reprendre une nouvelle trilogie jusqu'au jusqu JO euh, 2028. Euh, voilà, maintenant,、ouais. elle, va faire, euh, elle va faire en e trilogie comme les Star Wars.、Euh, Benoît, moi, en plus, le pire, c'est que. En, en quart contre Gao Fangjie, où elle perd le premier set, en demi contre Chen Yufei, où elle perd le, où elle perd le second set. Je trouve que alors, cette, cette finale elle est l l e e assez、euh, surprenante dans le scénario, parce que moi j'attendais, on n'a pas eu la Han s e y o u n g qui a surdominé les débats, en tout cas pas en quart et en demi contre, contre deux chinoises, contre la troisième en finale, ça a été pour le coup. Ouais, ouais, bah carrément, c'est ce que je disais un peu, moi je trouve que. Notamment face à Chen Yufei, je dois avouer ne pas avoir vu son car face à Gao f e n g Jie. J'ai dû faire des choix de, de terrain.、Euh, ah, moi j'ai vu celui-là. En... Ah, ben tu pourras me dire du coup si c'est le cas, mais moi j'ai trouvé que face à Chen Yufei, Chen Yufei était... a fait un très bon match et tout, mais je trouve q u a n Seiyoung, parfois, elle a décidé de se mettre en danger un peu, de se tester face au mur, tu vois.、Euh, c'est pas vraiment Chen Yufei enfin, qui, encore une fois, faisait un très bon match, mais tu sais, il y a ce truc de elle fait la pluie, elle b o a t e m p Et en finale, elle a fait que le beau temps, clairement. Ouais. Bah, match ultra dur à analyser, celui contre Gao Fangjie, parce que la, la chinoise marche sur l'eau pendant un set, et puis après, ça s'inverse totalement. J'ai un peu l'impression que c'est ça aussi, en fait. J'ai l'impression que c'est h An s e y o u n g qui a une sorte de bouton on-off.、Euh, c'est un peu, un peu、ouais. bizarre.、Euh, je pense, moi, qu'elle a besoin un peu de vacances,、euh, et en tout cas d'arrêter de, de jouer. Donc là, au moins, elle va faire une pause. Je ne sais pas d'ailleurs, il、euh, faudra regarder son calendrier, mais. Euh, maintenant, je ne suis pas sûr qu'on la revoie、euh, qu o avant les, finales,、euh, les finals. e Je ne sais pas si elle va、mm -hmm. aller jouer.、Euh, ça m'étonnerait d'aller la voir jouer en Australie, mais、euh, je ne l'ai pas sous les yeux. Je vais, je vais, je vais regarder.、Euh, Peut-être le, le Japan Masters、euh, en, en novembre. Mais bref, je trouve qu'elle a beaucoup joué. Déjà, elle a gagné la semaine dernière、euh, au Danemark. Et il me semble que,、euh, que Jill Clark disait que ça n'a pas beaucoup arrivé sur sa carrière, qu'elle arrive à gagner même deux semaines d'affilée, malgré le fait qu'elle gagne tout. Et Benoît, maintenant, c'était le dernier 750 de la saison, donc on peut faire déjà un mini bilan, même si évidemment on le, on le refera. Mais、euh, il lui manque.、Euh, elle prend 3000 sur les 4, 5、euh, 750 sur les 6.、Euh, voilà, elle n'est pas championne du monde.、Euh, mais quand, il va devoir,、euh, quand on va devoir choisir la joueuse de la saison、euh, en simple dame,、euh, il y aura évidemment son、ça、nom en tête de la liste. <rire> oui, ça devrait aller vite. Tu auras moins de choix que sur les autres tableaux.、Oh Effectivement. Alors, pas de française dans ce, dans, ce, dans ce tableau, donc on va se concentrer sur, sur les, têtes, les têtes de série. Donc, on l'a dit, a n Se-Yung qui a un peu galéré en quart et en demi. Au deuxième tour, elle avait、euh, étrié、euh, Mia Blishfeld.、Euh, Toon Young,、euh, tête de série 8, perd dès le premier tour contre Gao Fang Jie. Euh, la c h i n e l a e qui fait donc une, une bonne semaine aussi. La championne du monde, Akane Yamaguchi, perd en quart contre Chen Yufei.、Euh, 21-14, 16-21, 21-10. Et là, pareil, je me suis bien trompé devant ce match parce que j'étais persuadé que Yamaguchi allait avoir Chen Yufei à l'usure. Et、euh, c'est l'inverse qui s'est passé.、Euh, Puisqu'en fait,、euh, comme je le disais sur le Discord au moment de ce match,、euh, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que Yamaguchi a pris un peu. Enfin.、Euh, A subi ce que les autres subissent quand elle joue contre elle,、euh, c'est-à-dire une meuf qui remet tout et qui, du coup,、euh, Chen y u f a i a forcé Yamaguchi à faire le jeu, ce qui n'est pas trop son style de jeu. Et du coup,、euh, k a n é elle a tenté tout et n'importe quoi, des coups a v a i t Maria un peu voilà, à l'arrache dans le troisième, et ce n'est pas du tout son jeu, et du coup, elle l'a payé très très cher.、Euh, voilà. Tomoka Miyazaki qui bat la tête de série 7,、euh, Poutri Kusuma Wardani, dès le premier tour, 21-18-21-15, avant de battre Kirsty g i l m o r en e 3-7 et de perdre contre a n u w a 23-21 au troisième. Et tout en bas,、euh, Intanon qui perd dès le, dès, le, dès le premier tour. Et c'est Wang Zi qui a un peu fait le ménage en bas du tableau.、Euh, pendant ce temps-là, Michelle Lee a encore fait une bonne semaine, puisqu'elle a perdu en 3-7 contre a n u w a Donc c'était au deuxième tour, mais un gros match. Euh, Benoît, sur le simple dame, est-ce que tu veux parler d'une joueuse en bien ou en mal ou en neutre, comme tu le sens、euh, Tomoka Miyazaki, parce qu'on en a vite fait parler ces dernières semaines, mais pas tant non plus. Et en fait, je me suis penché、euh, un peu sur、euh, sa saison, où on disait, ah, elle, est en train de passer un, elle doit passer un palier. Et en fait, je me disais, moi, je trouve qu'elle ne le passe pas. Et en regardant un peu les stats, déjà, Tomoka Miyazaki, elle est top 10 mondiale installée maintenant. Et en fait,、euh, elle a joué. 15 tournois cette année, comprenant les IFB. Et en fait, sur ces 15 tournois, elle est à plus de 60% de q u a r t de finale. Donc,、euh, ce palier,、euh, finalement, elle est peut-être en train de le passer. Alors, elle a du mal à passer la marche supérieure d'aller au bout de ces tournois-là. Mais, quand même,、euh, on sent qu'elle accroche de plus en plus souvent des grosses joueuses.、Euh, elle va loin dans les tournois. Elle est quand même assez régulière. Elle p a r d rarement au premier tour.、Euh, finalement, ce palier, peut-être q u a n d Relative discrétion, elle est en train de le passer. Ouais, c'est sûr, Benoît. Moi, je pense que pour, pour l'instant, perdre en quart comme elle a fait là, c'est un peu sa place, entre guillemets.、Quoi. Il ne faut pas attendre beaucoup plus d'elle.、Ouais, ouais. Si elle arrive à se stabiliser dans le top 10,、euh, ce sera déjà bien, évidemment. Enfin, toi, tu le sais, Benoît, mais rappelons qu'elle n'a que 19 ans、euh, et que c'est t h e next big thing、euh, au Japon. Mais qu'il、voilà, faudra lui laisser du temps. Et de toute façon, Benoît,、euh, tant qu'il y a Han Se-Yung et s dans une moindre mesure、euh, Wang Zi sur les tournois,、euh, ça va être dur d'aller en finale et de gagner des titres. Surtout、euh, ouais. si、euh, a n Se-Yung reste à ce niveau-là. Non, mais c'est important de rappeler、euh, quand même. Enfin, tu vois, un, un cristaux, on、mmh. sait depuis tant d'années qu'il est fort, mais en vrai, son avènement, il est arrivé en 2025. Alors qu'il a、euh, 24 cette année J'ai un trou là, mais. Euh, Christo, c'est un 2002, donc il est à 23 cette année. 23, tu vois, donc、euh, je, entre le moment où on se dit i l s sont forts, ils sont très forts, et le moment où vraiment ils arrivent à maturité, alors chez les filles et les garçons, c'est encore différent, c'est pas la même chose et tout, mais quand même,、mmh. il peut se passer quelques mois, voire quelques années parfois, donc、euh, faut savoir aussi être patient et leur donner du temps. Ouais, c'est vrai. vrai, Benoît. Enfin, tu vois, je regarde un peu du coup les. parce que Miyazaki a été championne du monde junior en 2022. Je regarde celle d'avant,、ouais. tu vois, il y a eu Riko Gunji, Gojing Wei,、euh, Toon Young. Tu vois, c'est des joueuses qui n'ont、euh, pas for... Alors, pour des raisons différentes et qui ont parfois eu un bon niveau, mais qui n'ont pas réussi à. a forcément c o n f i r m é sur le circuit senior. C'est des bonnes joueuses. Mais tu vois, Riko Gunji,、euh, on la voit jamais、euh, sur des tournois, enfin, en finale de tournoi majeur. On en a parlé récemment parce qu'elle a eu des、clair. bonnes semaines. Mais,、ouais. mais il, je pense que, ouais, il faut, l a i s s e r du temps à ce genre de, de joueuses. C'est vrai que quand tu regardes la, la génération d'avant, pour le coup, il y a eu des Yamaguchi, Okuhara, Intanon. Ça, c'est que des Chen y u Face, que des joueuses que réussit, elle, à confirmer sur le circuit senior. Allez, on passe au double homme. Aimez-vous le badminton、oh、non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Double homme, vous ne le croirez jamais. Remporté par Kim Won-ho et Seo Sung-je, les coréens, tête de série 1. Ils ont battu en finale、euh, Alfian et Fikri,、euh, les indonésiens qui eux sont tête de série 8. 10-21, 21-13, 21-12.、Euh, Benoît, j'ai un avis peut-être controversé sur ce match Euh, mais je pense que c'est le plus beau、euh, match que j'ai jamais vu avec un score aussi pourri. Parce que tu regardes, le, tu regardes le score comme ça, tu te dis que le match a été une énorme bouse. Et pour le coup,、euh, je suis content de l'avoir vu et de pas juste analyser le score comme on est parfois obligé de le faire. Parce que j'ai trouvé que c'était un très bon match.、Euh, victoire logique des Coréens. Mais je trouve que voilà, le score ne rend peut-être pas assez justice aux échanges qu'il y a eu et à la perf des Indonésiens. Ouais, c'est vrai. C'était un bon match. C'est une des rares paires qui, je trouve, leur tient réellement tête. On reparlera de la demi-finale, notamment où il y a 3 sets certes, mais le score, pour le coup, en dit un peu plus long que ce qu'on a vu dans cette finale.、Euh... Moi, je me suis alors, régalé dans une moindre mesure parce que, comme on l'entendait sur l'équipe, et je trouve à juste titre, quand tu regardes Kim et s e o parfois ça te dégoûte du bad, tellement les mecs sont faciles et tout a l'air facile. Mais franchement, Alfian Fikri, il、euh, y a vraiment un truc. On va reparler d'eux plus en détail. Mais je trouve qu'ils ont une vraie opposition à apporter à Kim Seo. Alors, le problème, c'est que Kim Seo sont quand même très très forts. Et je trouve que le score aussi reflète ça. C'est que même quand tu es fort en face, c'est quand même difficile. Mais je suis assez d'accord avec toi sur cette finale.、Euh, elle était plutôt pas dégueu. Benoît.、Euh... Sur ce match, comme sur les autres,、euh, je suis assez fan de la stratégie、euh, de a l f i a n Fikri, que je résumerai en deux mots. Alors, c'est un peu technique si vous ne connaissez pas le bad. Tapez fort. Hum h u Je trouve que c'est assez divertissant, surtout contre Kim Seo, qui eux sont des, des gros défenseurs, ça fait,、euh, ça fait des, des bons échanges. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'ils ont un jeu un peu rétro, je trouve, à le faire à Nefikri, du double homme d'il y, y, y a quelques années,、euh, qui se fait un peu moins maintenant, mais c'est vraiment tout pour l'attaque, quoi. Et du coup, ça devient、euh, bah, très sympa à regarder, quoi. Même si ça ne marche pas tout le temps, surtout quand tu prends une paire qui est sûrement avec les deux meilleurs défenseurs du circuit. Ouais, bon, après, euh, contre euh, Kim Seo, Ça marche pour personne.、Euh, euh, il、voilà, n'y a aucune tactique qui Fiki, marche. C'est vraiment cette essence un peu du, du bad indonésien qu'on retrouve dans certains aspects où il y a vraiment cette culture du double homme, cette culture de l'attaque et tout.、Euh, alors, ça perd beaucoup de finales quand même cette année parce que je ne l'avais pas dans mes notes, mais je m'étais dit que ça en perdait beaucoup. Ils sont quand même à trois défaites en quatre finales. Euh, alors, deux contre Kim Seo, mais il y avait Okikobayashi, on, on en a parlé longuement la semaine dernière. Ils sont très très bons.、Euh, probablement, à mon avis, la deuxième meilleure paire du circuit、euh, à l'heure actuelle. Par contre,、euh, la gestion des finales,、euh, va falloir peut-être commencer à, à en parler. Ah, ben non, moi j'avoue que je prendrais plus par le prisme opposé. Je dirais, pour、ouais. perdre en finale,、euh, il faut avoir été en finale. Et tu vois, c'est une paire qui a 5、euh, tournois ensemble, maintenant 6.、Euh, sur 6 tournois, ils font 4 finales. Moi, c'est plutôt ça que je r e t i r e r a i s Ouais, carrément. C'est la deuxième meilleure paire. Pour moi, c'est trop de discussions、euh, sur le plateau actuellement.、Hein. Ouais, mais tu vois, ça a r r i v a i tellement t vite. Enfin, ils n'ont même pas eu、ouais. besoin d'une demi-saison. Ils ont eu besoin de deux mois. Euh, pour se mettre,、euh, voilà, ils se connaissaient déjà et tout, ils se sont joués beaucoup, ils se connaissaient, ils ont dû s'entraîner ensemble, mais, enfin, moi, je, je pense qu'on, on dit pas à quel point c'est impressionnant ce que le bon choix de la PBSI, parce que tu vois, genre, a l f i a n avec Ardianto, i t v g t t depuis deux, trois saisons quand même. Et là, ils en ont refait un mec、euh, qui est capable d'aller、euh, euh, loin sur des tournois,、euh, même si、euh, je trouve que c'est f i c k r i le meilleur joueur des deux. Mais、euh, tu vois, ils ont pris quand même deux paires qui、mmh. végétaient un peu pour en faire une paire.、Euh... Moi, je trouve ça très impressionnant. On aurait... Je pense qu'on peut le dire.、Euh, on n'aurait pas imaginé que. Alors, peut-être qu'il y aura un plafond et tout à un moment donné, que les autres vont s'habituer. Mais est-ce qu'on aurait imaginé que ça marche aussi bien,、euh, aussi vite, je ne sais pas, mais aussi bien tout court Ah non. La réponse est non, je pense. Ah, c'est clair, c'est clair. Franchement, ils sont déjà, avant ce tournoi, ils étaient déjà 25e mondiaux, alors、ah, qu'ils ont 5、wow. tournois ensemble, ils vont, ils vont encore prendre, voilà, mais c'est ouf. Et Benoît, on n'en a pas trop fait sur Kim Seo, parce qu'en fait, c'est un peu comme, c'est un peu comme, comme Han Seung, c'est qu'on n'a plus les mots. Donc, déjà, premier trophée pour eux d e u aux IFB. Euh, même s e o l'avait jamais gagné en m i x malgré deux finales, je crois.、Euh, C'est le troisième Super 750 de l'année pour eux. Après le Japon,、euh, la Chine, voilà le French Open. Ils ont aussi pris 3000 sur les 4. Ils sont plus que jamais、euh, numéro 1 mondiaux. Ils vont arriver archi favoris、euh, au World Tour Finals en fin d'année. Euh, c'est un peu comme Han、euh, Se-yung,、enfin, oui, on, on, on ne sait plus quoi dire.、Euh, le, le bad en Corée, c'est quelque chose quand même. Ouais, ils sont. En fait, tu sais, t'as envie d'arriver dans les grands événements parce que tu t'en fous presque de ce qu'ils sont capables de faire sur la, la saison régulière. Là, t'as envie d'être au finals, t'as envie d'être au mondial, t'as envie d'être sur tous les m i l l e de la saison, mais ouais, c'est. Ouais, c'est très très fort. Ouais, ils, sont, ils, sont franchement, ils sont franchement impressionnants, même dans la gestion des matchs. Ils sont trop forts.、Euh, on l'a vu aussi en demi. Euh, euh, ils lâchent un set à Astrup Rasmussen,、euh, limite par pitié, des fois, j'ai l'impression. Mais bon, mais en vrai,、euh, il、ouais, y, y a un éclair de niveau. Ouais, et après, quand ils disent c'est bon, vous, vous êtes assez amusé, maintenant on joue. Et ils jouent. Pour les Français, il y en avait deux paires dans la même partie de tableau. e l o i Adam et Léo Rossi qui perdent contre les Malaisiens. Arif Yap, 21-19, 21-17.、Euh, Benoît, évidemment, c'est frustrant. J'aurais aimé un troisième.、Euh, mais je... on peut quand même être satisfait de, de la victoire. Enfin, pas de la victoire, mais de la perf de, de, des, des Français. Qu'est-ce que t'en u penses bah, que Je suis d'accord avec toi. Sur un 750.、Euh... Pour moi, en fait, ils vont aller chercher des, des points qui vont leur permettre d'être sur ce genre de tournoi. Et sur ce genre de tournoi, peut-être qu'une、euh, fois dans la saison, ils vont passer un tour, ou deux fois dans la saison, ils vont passer un tour. Pour moi, c'est ça qu'on attend d'eux. C'est chiant parce que là, ils font un super match et qu'ils sont à deux doigts prendre, de prendre un set et que ça n'arrive pas. Mais c'est ce qu'on attend d'eux, globalement, de ne pas passer à côté quand ils peuvent y être. Et, ouais, et de saisir leur chance au max. Là, c'était en plus devant le public français. Je pense que ce qui s'est passé à Paris, on ne cessera de le redire, mais ils ne l'ont pas bien vécu.、Euh, et ouais, ouais franchement,、euh, moi j'étais content de les voir rejouer à ce niveau-là devant le public français. Benoît, l e pop s Popov qui s'incline n t contre eux, les Danois l o n g a a r d v e、euh, s t e g a a r d contre qui ils avaient gagné, me semble-t-il, lors de la demi-finale des derniers championnats d'Europe. Là, ils perdent 2 2 2 0 2 1 1 5、ouais. un match. qui a pas été d'une qualité folle, mais qui a été très tendue.、Euh, moi, b e n h e u on dit pas, enfin, on lâche pas trop、oui. souvent nos préférences personnelles sur ce. Enfin, on, sur, ce, sur ce podcast, on, même si bon, on le fait de temps en temps, mais j'ai、ah. vraiment du mal avec Longguard-Vestegard. Je trouve qu'ils sont, sont vraiment. C'est très difficile de les, de les, de les aimer. Là, je n'ai pas aimé leur, leur comportement. Les pop-off ont été aussi limites, ainsi que leur paire sur la chaise. L'arbitrage a été très mauvais. Bref, un match <rire> où ce n'est pas le bad qui sort vainqueur. Non, je suis assez d'accord avec toi. En plus, genre, je trouve que sur des paires un peu clivantes. Euh, et qui sont fortes, ou des joueurs, tu vois, a n d e r s a n t h o m s e n J'arrive à rentrer dans le débat avec les gens de on l'aime, on l'aime pas, pourquoi, pourquoi pas, mais parce que c'est des purs joueurs Lundgaard, Vestergaard. Genre, quand t'as ce niveau-là, alors oui, c'est des joueurs internationaux et tout, mais c'est des joueurs lambda en vrai à l'échelle internationale. Et juste, ça m'énerve que des mecs comme ça a i e t un comportement parfois aussi répugnant, parce que vraiment, c'est le cas, et je parle pas que de ce match, mais ouais, c'était. Bon, là, globalement, c'était entre eux, les p o p o f f l'arbitre et le père pop-off.、Euh, voilà. Tout ce qu'on retient, c'est pas du bad, et ça, c'est chiant. Ouais, heureusement qu'il y avait v i t t i n g u s qui e s t r e s t é calme sur la chaise.、Euh, comme, comme Après,、prison. il ne connaît pas grand chose à ce tableau. ouais, donc,、euh, bon. <rire> c est, c est oh, d n C'est bon. c vrai. Ah, D'ailleurs, Benoît, en parlant de coach danois, en, je voulais le mentionner quand on a, quand on a parlé du Axelsen-Antonsen en simple homme, mais ça m'a fait un petit quelque、oui. chose de voir Jorgensen sur la chaise et Geide sur la chaise d'un côté. Je me dis là, on a vraiment. À part Vitingus, du coup, on a vraiment tout le simple homme danois des 10-15 dernières années. Ça m'a fait plaisir comme image.、Ah, c'est un truc, et c'est drôle parce que j'en parlais avec mon père devant les finales aujourd'hui. Quand même, il y a Gade, Jorgensen et Vitingus assis sur des chaises de joueurs.、Euh, ouais. C'est quand même assez fou pour, le, pour le, bah le, les retraités danois. Ouais, mais non, carrément. Euh, pour le reste de ce tableau de double homme, alors on a eu des petites contre-perfs. Francky Redicetti h qui perd dès le premier tour contre a r d i e n t o i d a y a t e 21-18-22-20.、Euh, L'autre Carnando Molana qui perd contre bon, c h i a s s o Bon, c'est pas sur le papier une contre-perf, mais en même temps, ce tableau de double homme, on, on l'a déjà assez dit, mais il est tellement、euh, compact et homogène que、euh, des défaites surprises au premier tour, il y en a, y en a parfois. Euh, Kedren Poivaranokro qui perdent contre、euh, Li Yang, Okikobayashi, vainqueur la semaine dernière, qui perdent en 3-7 contre Go Izudin, les têtes de série 3. Benoît, parlons d'autres、euh, Danois, Astrup et Rasmussen, parce qu'on les avait laissés、euh, mal en point. Là, ils vont jusqu'en jusqu'en demi. Euh, ils battent、euh, en 2-7 les、euh, Chinois Chen Liu, puis facilement les Japonais avant de battre、euh, g o i z u d i n en quart,、euh, qui pourtant ont eu 3、euh, volants de m a t c h les Malaisiens. On dirait moi ce week-end, et ce s t pas une comparaison flatteuse.、Euh, mmh. Et finalement, les Danois, Astro p r s Myssen, perdent en 3-7、euh, contre ceux qui les avaient déjà un peu martyrisés、euh, au m o n d i a u x Kim Seo, 21-9, 19-21, 21-9. Benoît,、euh, bon, la défaite contre Kim Seo, elle fait un peu tâche malgré le, le set gagné. Ça a été à l'arrache sur pas mal de matchs, mais comptablement,、euh, je pense qu'Astrup Rasmussen, ils s'en contenteront de cette semaine vu、euh, où ils étaient les semaines précédentes. C'est difficile de, de dire le contraire.、Euh, moi, j'ai du mal à savoir quelle conclusion il faut tirer parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à l'arrache. En même temps, quand je, je regardais leur bilan comptable cette saison, encore une fois,、euh, Il y a cette médaille mondiale,、euh, ils font euh, demi euh, au x 750 à Singapour、euh, en début d'été, pareil la semaine d'avant en Malaisie, c'est pas si dégueulasse non plus. Mais franchement, le contenu et tout, on en a parlé au Danemark, on peut en reparler cette semaine, et encore cette semaine, je tiens à le dire, c'est pas、euh, pour dire、euh, c'est grâce à ça, mais tu vois les conditions de jeu assez lentes. Pour des top défenseurs,、oui. je dirais plutôt que ça a tendance à les avantager aussi. Et de la même façon que Kim Seo aussi.、Hein. Même si c'est des joueurs、mmh. qui, ont, qui attaquent peut-être mieux et plus,、ouais. et je dirais que ça a v a n t a g é Après Kim Seo, auquel... ils sont bons dans toutes les conditions. Tu peux les mettre en air, badminton,、voilà. ils vont gagner aussi, je pense. <rire> c'est pas faux. Mais tu vois, c est, c est, je dirais que ça a quand même joué à leur faveur. Et j'en suis content.、Ouais. Mais juste, je, je me dirais pas, 7,5,、euh, ça y est,、euh, ils sont revenus, quoi, tu vois. Mmh. D'ailleurs, ils avaient gagné dans cette salle, il me semble, la dernière fois que les IFB c é t a i t j o u é à Rennes. Donc, tu fais bien de, de mentionner les, les conditions. Je suis,、euh, je suis totalement d'accord avec toi.、Euh, Benoît, est-ce qu'on a fini sur le double homme、euh, C'est une bonne question. Oui, je dirais encore une petite Semaine pas dégueu de l Invendi, même si ça perd au deuxième tour. Je pense que quelques, un peu trop de matchs dans les pattes, peut-être. Ouais, je sais pas s'ils vont jouer en Allemagne, mais ils font une bonne tournée pour l'instant. Tu fais bien de, de, de, de, le, de le mentionner. Ah, Benoît, on n'a même pas parlé de, de Chiasso,、euh, demi, puis défaite contre Alfian Fikri. Qu'est-ce que t'en as pensé、une、Bonne semaine. Ils tombent contre très fort alors qu'ils font un, vraiment un bon match.、Euh, ouais, honnêtement, Chiasso, je trouve que ça relève un peu la tête, moi. Déjà sur la tournée européenne. Et、euh, mmh. bah, en tout cas, ce que j'ai vu cette semaine face à des paires vraiment pas dégueu, c'est ce que j'attends d'eux. Ouais,、euh, effectivement. Et je, je sais même pas si j'ai envie de te, te lancer sur eux parce que ces derniers temps,、euh, on leur a souvent mis cher, mais Liang Wang qui arrange pas leur cas en perdant contre leur compatriote、euh, Chie z e n g au premier tour,、euh, ça la fout mal quand même. o u a i ça, ça me fait d'autant plus chier que j'arrive même pas à l'analyser en disant. Ah, vas-y, ils ont été nuls, ou ah, vas-y, en fait, on leur a demandé. Je, je suis incapable de dire, j'espère que ce n'est pas la deuxième option, mais si c'est la première, ça ne me rassure pas non plus. C'est vrai. Et en parlant de double homme chinois, Benoît, j'imagine que tu te souviens très bien, de, comme moi, de la victoire、euh, Han-Zhu en 2018.、Euh, on, <rire> on y、ouais. était.、Euh, mine de rien, heureusement qu'ils l'ont gagné, parce que sinon,、euh, les Chinois n'en auraient gagné aucun depuis 2007 des IFB. Alors, le double homme chinois,、euh, ce n'est vraiment pas.、Euh, Euh, le top、euh, quand, ça, quand, ça, quand ça joue au c f b、euh, Et là, Kim Seo deviennent les premiers Coréens depuis 4 ans, puisque là aussi c'était une victoire surprise, c'était Co et Chine en 2021.、Euh, assez légendaire aussi. Allez, on enchaîne avec le double dame. Double dame remportée par Fukushima et Matsumoto. Tant qu'on est un peu dans les livres d'histoire,、euh, Matsumoto avait déjà gagné le titre avec son ancienne partenaire Nagahara. C'était en 2018. Elle récidive donc 7 ans après, ce qui est quand même assez impressionnant. Euh, contre euh, Li Luo, les chinoises, les japonaises qui l'emportent 17-21, 21-18, 21-15.、Euh, Benoît, qu'est-ce que, après deux, deux、euh, demi-finales assez décevantes,、euh, je ne vais pas te cacher que moi j'attendais beaucoup de cette finale. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Je dirais pas que j'ai pris beaucoup de plaisir. Honnêtement, c'est dur de dire ça parce que c é t a i t pas un mauvais match. Mais c é t a i t pas non plus un très bon match.、Euh, je, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Mais、euh, je dirais que globalement, la meilleure paire a gagné parce qu'elles font plus de choses, de meilleures choses que Lilio.、Euh, bon, j a i jamais caché que cette paire,、euh, malgré son classement, c e s t pas non plus mon kiff de bad. Mais ouais, je sais pas, je, je, reste, je suis un peu resté sur ma fin alors que l'opposition de style et tout, je me suis dit ça peut être une très belle finale. Maintenant, je suis assez content que ce soit Fukushima et Matsumoto qui sont soit sortis.、Euh, malgré une saison pas ouf, il y a quand même un titre en 750, un titre en 1000 et une finale All u a England. Bon,、euh, ouais. pour un relatif début de partenariat, pas si si dégueu. Non, elles auront très bien commencé la saison. Là, elles ont l'air de plutôt bien la finir. Mais, e f f e c t i v e m e n t entre les deux, ça n'a pas toujours été,、euh, fantastique. Non,、ouais. d'accord avec toi sur le match. C'était pas mal, mais on a vu beaucoup mieux en double dame cette année, en fait. C'est ça, c'est que c'était un match,、mmh. tu vois, du double dame, e、euh, d'il y a, d'il y a quatre, cinq ans. J'aurais dit pourquoi pas.、Euh, le truc, c'est que maintenant, ce tableau, je trouve, a mis des standards beaucoup plus élevés、euh, et que, que ça. Je trouve que les Japonaises ont su mettre du rythme.、Euh, et c'est là où Liluo, elles ont du mal. En fait, Liluo, elles ont, elles ont bien joué en demi-finale contre t i a n j i y a qui ont fait que attaquer、euh, du fond. Et là, elles peuvent défendre pendant 1000 ans. Mais là, dès que, dès que Matsumoto, avec sa grande taille, arrivait à se retrouver au filet et à baisser les volants, là, les Chinoises avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, Benoît, parlons de la paire française avant de parler de, du reste.、Euh, Margot Lambert, Camille Pognante, premier tour remporté face aux Malaisiennes Hong Ting. 16-21, 21-14, 21-17. Défaite dès le deuxième tour contre les Chinoises,、euh, les futurs finalistes Liluo, 21-10, 21-14.、Euh, Benoît, il fait un peu mal ce score du deuxième tour, mais quand je vois le niveau qu'avaient les Chinoises cette semaine. Et、euh, la bonne perf au premier tour des Françaises, qui pour moi était、euh, le match à surtout pas perdre, parce que c'était un bon tirage avec une paire à ta portée.、Euh, c'est bilan positif, encore une fois, pour Lambert Pognante. Ouais, c'est ça, c'est que c'est frustrant sur le moment, mais quand tu vois le niveau de la paire, bah, tu te dis waouh,、ouais, ok, en fait,、euh, bah, elles étaient très fortes cette semaine, et puis ça reste une paire quand même, à l'heure où on parle, meilleure que, que Margot Lambert et Camille Pognante. Euh, pour moi, c'est quand même plutôt du positif sur la tournée européenne en vrai.、Euh, je sais pas si elles vont rentrer dans le top 30 mondial avec cette perf, mais elles en seront pas loin. Elles en sont déjà pas loin.、Euh, franchement, on a eu entendu beaucoup de critiques. Nous, on, a, on les a beaucoup défendues, même quand c'était pas ouf. faut le dire.、Euh, Aujourd'hui, elles sont top 30 mondial ou au port du top 30. Franchement, c'est arrivé. Beaucoup plus vite que c e r t a i n s ne voulaient nous le dire, et que même nous, parfois, on s'est dit Ah, attends, est-ce que ça va vraiment arriver Ouais, parce qu'au final,、euh, oui, oui, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Là, elles ont battu une paire qui était une place devant elles au ranking, donc c'était, comme je l'ai dit, le match qu'il fallait gagner. Moi, je trouve, on fera le bilan en fin d'année, mais je suis assez content de voir à quel point elles, ont, elles sont revenues vite. Le top 30, on sait que c'est très important, hein, Benoît, parce que tu, tu le sais mieux que personne, quand t es top 30, tu joues les gros tournois toute l'année. Et、ouais. euh, un classement comme ça, ça s'auto-entretient parce qu'en fait, tu joues des gros tournois, tu prends des points, de temps en temps, tu passes un ou deux tours donc tu prends plus de points. Et au final,、euh, bah, parfois ça suffit. Et on va voir si,、euh, comme avec,、euh, avec Antran,、euh, si elles peuvent monter encore plus haut.、Euh, mais moi j'y crois parce que j'y vois du, du potentiel dans cette paire. On n'a même, même pas commencé par ça parce que voilà, ça passe un peu sous les radars parce qu'il s'est passé beaucoup de, de choses cette semaine.、Euh... En France, mais on a assisté à la dernière semaine du peut-être la meilleure paire de l'histoire de ce tableau. Benoît, tu, ce sera peut-être le sujet、ouais. d'un débat futur、euh, depuis le temps qu'on repousse、euh, nos top 5 historiques, mais c'était、euh, le dernier match en tant que paire、euh, sur le circuit international, parce qu'apparemment elles rejoueront peut-être、euh, en Chine, mais pour Chen et、euh, Jia, les championnes、euh, olympiques en titre. Qui、euh, s'arrête en demi-finale contre Liluo. Si vous n'avez pas suivi nos derniers épisodes,、euh, elles r e j o i n e t ensemble juste pendant、euh, trois tournois, les derniers là.、Euh, je crois que c'était Corée, Danemark et donc France. Pour、euh, faire une petite、euh, petit tournée d'adieu, puisque Xingchen、euh, euh, arrête le badminton à haut niveau. Jia Ifan va tranquillement、euh, retourner avec son ancienne, sa nouvelle partenaire, du coup, Zhang Shuxian.、Euh, et on les verra aux finals. Euh, voilà, bon, c'était pas un match de fou contre leurs compatriotes en plus、euh, en demi, mais ça m'a fait un petit quelque chose, Benoît, de voir、euh, cette paire s'arrêter.、Euh, cette paire qui est la paire、euh, qui détient le plus de, de, de championnats du monde.、Euh, au, en double dame, elles sont quadruples championnes du monde. Et ouais, ça va me faire un petit quelque chose de savoir qu'on les verra plus jamais à jouer ensemble. Ouais, tout pareil,、euh, je garde 2-3 billes pour un épisode. T'as parlé de le Sting de légende, mais on peut. Même peut-être jusqu'à dire、euh, qu'on fera un épisode sur elle euh, dédié. Euh, je sais pas si on le fera, mais en tout cas, ça pourrait le mériter. 4、enfin, fois champion du monde, tu l'as dit, champion olympique. Je crois que c'est la seule paire de l'histoire qui, qui a gardé son titre aux Jeux d'Asie. Les Jeux d'Asie, c'est tous les 4 ans. Donc、euh, en Asie, pour le BAD, c'est quasi aussi important que les Jeux,、euh, si ce n'est、euh, plus pour certains. Enfin、euh, voilà, je, je, je passerai pas leur palmarès, mais elles ont tout gagné sur le circuit.、Euh, je retiendrai pas cette tournée d'adieu, même si elle a pas, pas, ça a pas été horrible et tout, tu vois. Mais bon voilà, le niveau de jeu,、euh, globalement, il y en a une qui va continuer,、euh, a priori pas l'autre. Enfin, en tout cas, c'est pas le projet pour l'instant. Bon,、euh, la Chine a été cool de la donner, c'est rare qu'ils le fassent. Euh, je m'arrêterai là-dessus et j'ai hâte qu'on revoie Jia、euh, Ifan jouer un, avec une vraie compétitrice et surtout une paire、euh, qu'on peut imaginer dans la durée. Ouais, je suis d'accord avec toi.、Euh, Chen Jia, q u n m m e une paire qui a été championne, double championne du monde junior, même ensemble. Donc euh, euh, voilà, Chen en double dame, elle aura fait toute sa carrière avec、euh, Jia. Et franchement, c'était une, une, une paire impressionnante qui,、euh, ça n'a pas toujours été le cas avec les doubles dames chinoises, mais là que j'aimais beaucoup regarder. Et effectivement,、euh, c'est cool que Jia continue sur le circuit, en plus, à ce niveau-là, puisque, bah, actuellement, avec Zeng, elles sont quand même top 3 mondiales, pas au classement, mais je t r o u v e dans le niveau, elles y sont faciles.、Mmh. Benoît, les Coréens n'étaient pas à la fête avec、euh, Kim et Kong qui ont perdu contre Liluo、euh, en quart de finale. Alors, b a i k l i ont dû abandonner également en quart de finale contre i g a r a s h i et Shida.、Euh, mais du coup, les Japonaises en ont assez bien、euh, profité avec deux paires demi-finalistes.、Euh, Fukushima et Matsumoto qui d'abord en quart ont battu l e u r c o m p a t r i o t e Iwanaga Nakanishi et qui ont remis ça en demi contre i g a r a s h i et Shida. 21-13, 21-13. Est-ce que tu veux dire un mot, Benoît, de i g a r a s h i et Shida qui est une paire encore plus récente? Euh, et qui bah, fait déjà demi-finale sur 1 750. On le savait que、euh, séparément c'était des très bonnes joueuses, mais、euh, semaine après semaine on en a quand même une confirmation là. On en a une confirmation, elles sont déjà, je trouve, un niveau plancher que je trouve plus qu'intéressant. Il y a la demi-cette semaine, c'est、euh, c a r t la semaine dernière et demi、euh, au Arctic Open. Alors, oui, on peut dire qu'elles ne capitalisent pas vraiment en faisant euh, genre, euh, des finales ou gagner des tournois.、Euh, D'ailleurs, si je dis une connerie, parce que gagner des tournois, je crois qu'elles ont gagné leur.、Euh, non, elles o n t pas gagné leur premier tournoi ensemble parce que i g a r a s h i joue avec une autre joueuse. Mais、euh, ouais, pas globalement, pas encore, mais ouais, ouais. ça va arriver. Je, je, je pense, et puis je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'avec un tel niveau plancher, même par rapport aux autres pairs e japonaises et Fukushima et Matsumoto qui gagnent cette semaine. Euh, je trouve qu'elles ne sont pas si loin avec une marge de progression beaucoup plus importante. Et je précise pour terminer sur le double dame que Liu et t a n les numéro s 1 mondiales,、euh, n'étaient pas là puisqu'elles、euh, euh, se sont blessées.、Euh, enfin, une des joueuses s'est blessée la semaine dernière. On termine avec le double mixte. Dieu dit Adam. Double mixte remporté par une paire chinoise et pas n'importe laquelle. Feng et Wang étaient、euh, têtes de série 2. Ils battent les têtes de série 3. Poivara n o u k r o p a i s a m p r a n 27-25, 21-12.、Euh, Benoît, on a vu un très très beau premier set avec notamment une fin de set、euh, altante, vraiment、euh, super niveau. Et puis,、euh, on sent que le fait de ne pas l'avoir pris sur le seul volant de set qu'ils ont eu a été un peu un coup dur pour.、Euh, Pour les, pour les Thaïlandais, et derrière, il、voilà, y a eu un, un deuxième set、euh, où tout le monde avait, avait hâte que le match se termine.、Euh, ouais, j'ai eu un peu aussi eu cette pensée, et à la fois je me suis dit,、euh, pour avoir un u c r a e n pas e s a n pran,、euh, la semaine qu'ils font là, chaque semaine, c'est un peu ce qu'on attend d'eux, tu vois. Enfin,、euh, je pense que c'est ce qui montre qu'on doit attendre d'eux. Et je me suis dit, là, ils y sont. Bon, oui, ils ratent des volants de 7. Et dans ce deuxième, tu te dis, ah, pff, leur chance, elle est passée. Mais franchement, est-ce que. Je, je me suis posé la question et je te la pose aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de paires、euh, au début de la semaine où tu te dis, cette paire-là, elle peut aller au bout J'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, c'est vraiment la seule, à part avec les Chinois, tu vois, où, où j'arrive à, à avoir cette pensée. Et quand ils font cette semaine-là, pour moi,、euh, l'objectif, il est totalement rempli, tu vois. Oui, oui c'est clair.、Euh, ils sont parfois passés à côté. Je pense、euh, aux mondiaux, par exemple.、Ouais. Et、euh, Le tournoi qu'ils font juste après les mondiaux, je ne sais plus lequel,、euh, lequel, lequel c'est. Mais là, ils sont, bien, ils, sont bien, ils sont bien revenus. Alors, le fait que Poivar Anoukro perd de premier tour、euh, en. En, en double homme, l'avantage un peu, mais tu vois, la, la, semaine dernière,、euh, la semaine dernière, ils perdent encore contre Midori Kawaseito、euh, au Danemark, que cette、mmh. fois, ils ont réussi à battre. D'ailleurs, ils ont un peu vaincu la malédiction, puisque les Japonais les avaient battus au m o n d i a u x et au Danemark. Et donc là, je me suis dit, oh là là, il les rejoue en quart, mais cette fois, ils ont gagné.、Euh, et Benoît, pour Feng Wang,、euh, ben voilà, là où Jiang Wei sont passés, peut-être pas à côté, parce qu'ils perdent contre une super paire, on va y revenir, mais. Pour moi,、euh, il s nous montre n t que、euh, même s'ils ne sont pas premiers au, au ranking、euh, à, la, à la race,、euh, Feng Wang, c'est peut-être pour moi la paire de la, de, la, de la saison. Parce que je trouve qu'il y a une impression de, de force qui se dégage avec là, sur ce match, sur cette finale. En tout cas, Wang Dongping, qui ne fait même pas son meilleur match largement loin de là. Elle s'est un peu、ah, fait e、ouais. manger par p a e s a m Pran au premier set.、Euh, mais derrière, son partenaire a, a assuré. Et ouais, ils finissent, ils finissent en boulet de canon,、euh, les, les Chinois. Ouais, bah, ils ont, sur la saison régulière, le World Tour, un meilleur, je trouve.、Euh, bah, oui, ils ont été meilleurs que, que Jiang Wei.、Euh, bah, déjà, ils les ont battus en finale au Danemark,、euh, même s'ils avaient perdu en finale à l'Arctic Open la semaine d'avant. Mais cette semaine, ils gagnent.、Euh, sur la tournée européenne, c'est deux titres, une finale.、Euh, c'est quand même. Pas honorable, mais bien plus que ça. Euh, il y aura toujours ce sujet de, des championnats du monde, qu'on se le dise clairement. Mais globalement, sur la saison 2025,、euh, est-ce que c'est la meilleure paire、euh, J'ai envie de te dire que oui. Forcément, quand on réfléchit, on pense forcément au titre mondial qu'il n'y a pas eu. Mais,、euh, mais oui, oui, oui, bien sûr,、euh, cette paire-là, en plus de sa tournée européenne et de l'impression qu'elle nous laisse là tout de suite,、ouais, c'est、ouais, la meilleure paire, je pense, actuelle. Je, je, je pense aussi, v r a i Euh, Benoît, parlons、euh, des Français.、Euh, Est-ce que tu veux dire un mot de Julien Maillot et Léa Palermo qui perdent dès le premier tour contre Zhang Wei Tirage catastrophique puisqu'ils prennent les têtes de série 1 et s'inclinent 21-10, 21-13. Ça a été un peu mieux dans le deuxième set où ils ont longtemps fait、euh, illusion, mais un peu comme ce qu'on disait la semaine dernière pour eux, c'est qu'il y a un trop gros écart de niveau pour、euh, espérer quoi que ce soit d'autre. Ouais,、euh, alors contrairement à la semaine dernière, il y a des paires où tu pouvais espérer meilleur tirage. Mais il、euh, n'y a pas non plus d 10 paires qui peuvent battre.、Euh, là, c'était clairement、euh, le pire tirage possible avec Feng Wang, probablement.、Euh, ils ne font pas un mauvais match, mais il y, y, y a un monde d'écart. Parlons de Tom Jikel et Delphine Delru. Victoire au premier tour contre、euh, les Thaïlandais Hooptong, Sujrai, Paparat. 19-21-21-15-21-17. Puis contre、euh, les Indiens Kapoor,、euh, Gad, Gade. 21-23, 21-8, 21-17, avant de parler de leur défaite en quart, Benoît, comment tu analyses ces deux premiers matchs、euh... En fait, je dois dire un truc c'est que je ne peux pas analyser ces matchs sans、euh... avoir ça sous le prisme d'un truc que tu as dit et que j'ai trouvé très juste c'est que les attentes autour de Tom et Delphine, peut-être qu'on a eu trop longtemps les mauvaises. C'est-à-dire qu'on、euh, attendait peut-être que cette paire-là, elle soit top 5 mondial, elle e rivalise avec les meilleurs, comme je le disais de de... pour avoir un u c r o p a et Samprane. En fait, on ne peut pas avoir les mêmes attentes juste. Et du coup, quand on analyse ces deux premiers tours avec des attentes un peu différentes, et moi le premier, je l'ai rarement fait parce que je n'avais pas envie finalement de changer mes attentes vis-à-vis d'eux. Mais il y a cette paire qui est en grand manque de confiance parfois. Alors que,、euh, bien sûr, qu'elle est meilleure que o Udfong,、euh, Sujai, Prapat et, et, et que les Indiens aussi. tu vois. Mais ça passe face à des paires comme ça, je trouve.、Euh, ça suffit en tout cas. Le talent suffit, même s'il a confiance parfois dans les Mooney Time. Tu comprends pas pourquoi elle disparaît et tout. Ça peut passer.、Euh, maintenant, je sais pas ce que t'en as pensé, mais à l'intérieur d'un match, il peut se passer tellement du. Excellent, comme du très mauvais, que c'est compliqué, moi je trouve, de, de les analyser.、Quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est très juste ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y, y a certaines paires et certains joueurs, ils sont.、Euh, leur niveau varie de semaine en semaine. Donc on se dit, ah, on a du mal à capter leur vrai niveau. Il y en a, c'est de match en match. Donc là, on se dit, ah, mais c'est encore plus compliqué. Tom et Delphine, c'est, comme tu viens de le dire très justement, au sein d'un match, on peut voir tout et n'importe quoi. On peut voir des coups de génie comme des ratés、euh, ouais. inexplicables. Et du coup, ça, ça, ça rend l'analyse super dure. Parce que. Et c'est vrai que. Bon, je, je peux dire qu'ils ont perdu en quart contre Christian Sen et Boyeux 21-16, 21-18. Mais quand on s'envoyait des messages le soir de leur défaite, là,、euh, je pense que si tu ne、si、nous connais pas et que tu lis les messages, tu peux penser qu'on est en dépression.、Euh, mais en fait, juste, on se disait, mais. En fait,、euh, oui, notre, nos attentes, elles sont plus bonnes. Et en fait, je pense que ce qui joue un peu contre non, eux, c'est、ouais. leur ranking aussi. Parce que leur ranking, il n'est pas représentatif de leur niveau. Là, ils sont tête de série 5. Je trouve ça beaucoup trop élevé. Et du coup, pour résumer, Benoît, comptablement, c'est super en vrai d'avoir fait quart sur un 750. Et c'est surtout super、mais、parce、oui. que quand tu vois ce qu'ils ont montré, moi, je trouve que ce qu'ils ont montré, c'est très loin de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et, mais peut-être que maintenant c'est ce dont on va devoir se contenter, c'est-à-dire ce niveau-là à peu près tout le temps, et de temps en temps une semaine magique où tu fais médaille au Mondial ou tu gagnes en Indonésie. Ouais, non, mais c'est très juste ce que tu dis, et franchement, quand on en a parlé cette semaine, j'étais là en mode, b e n ouais, en fait, c'est. Ewan, il a, il a mille fois raison, c'est juste que ça nous fait chier parce qu'on doit changer nos attentes vis-à-vis d'eux, et qu'il y a 4-5 ans, quand il faisait une semaine comme ça. Tu te dis, bah ok, mais là i l p r o g r e、euh, s s e c'est normal quoi, en fait. Ça fait partie du, du process. Aujourd'hui c'est un peu différent, c'est juste que les attentes, bah, on ne peut pas avoir les attentes、euh, pour Tom et Delphine, comme à mon avis on peut avoir pour celle pour Christiane Senneboyeux, qui toutes les semaines sont capables de titiller les meilleurs p a i r e s asiates et qui vont le faire toutes les semaines. Tom et Delphine c'est un peu différent. Peut-être que leur palmarès sera meilleur que Christiane Senneboyeux, j'en sais rien.、Euh, on peut déjà en discuter, tu vois, à l'heure où on parle, mais. En tout cas, ouais, nos attentes doivent changer vis-à-vis d'eux. Et je trouve que cette semaine, elle en est le, le parfait exemple. Et surtout, la paire face à qui i l p e r d t u vois. Ouais, c'est sûr. Parlons-en, justement, de Christian Seneba. Oui. Qui ont été repêchés d'ailleurs, ils ne devaient même pas jouer,、euh, mais finalement ils rentrent dans le tableau parce que leur ranking a baissé. u Ils invités Ils rentrent dans le tableau <rire> parce qu'il y a une paire qui a déclaré forfait. Ils galèrent un peu au premier tour contre les Indonésiens Molana Jamil. Ça passe et derrière, revanche contre Jang Wei, contre qui ils avaient perdu un match très accroché la semaine dernière. Match également très accroché, un premier set facilement pour les Chinois, un deuxième set facilement pour les Danois et un troisième set de fou furieux, finalement remporté. Euh, Par les Danois 29-27, Benoît, encore un, un match de fou comme la semaine dernière. Refaites-vous ce troisième set si vous en avez、euh, la, la capacité.、Euh, Alexandra Boyeux, monstrueuse. Je trouvais un Christiansen、oh、là là. parfois fébrile, mais ce qu'elle a fait, Alexandra Boyeux, je pense qu'on en a parlé la semaine dernière, mais il faut en reparler.、Euh, derrière, ils battent, ils battent donc les Français. On, on pourrait y revenir, mais、euh, malgré une. On va dire une belle résistance de Tom et Delphine. Je trouve le score un peu gonflé en leur faveur parce qu'il n'y a pas vraiment eu match.、Euh, et、mmh. derrière, ils s'inclinent 21-14 au 3ème contre Pour a v o un ocro, p a les emprunts. Benoît, la meilleure paire d'Europe, ce n'est pas j l Delru, ce n'est pas、nah. Toff Mageloun, c'est évidemment eux. Je suis, on l'a déjà dit dans ce podcast, mais je suis très surpris que ça arrive aussi vite après une pause d'un an、euh, et une suspension pour,、euh, pour Christiansen. Et Benoît, ce qui n'a pas toujours été le cas de mon côté, c'est un plaisir de les voir jouer en vrai, alors que je n'ai pas toujours pensé ça de cette paire.、Hein. Ouais, moi non plus. D'ailleurs, tu as, as parlé de Toff Magoyund.、Euh, moi, je ne les ai pas vus invités sur ce tournoi. Mais bon, on aura peut-être le temps d'en dire un mot juste après.、Euh, ouais, c'est un, un kiff、euh, de les voir jouer. Parce que c'est sympa à voir jouer, honnêtement. Alexandra b o y e u j'ai souvenir des médias danois et tout. Qui étaient très durs au début de sa carrière. On en a parlé la semaine dernière. Mais ça, j'ai retrouvé des vieux articles. Et franchement, alors, les traductions ne sont peut-être pas bonnes. Parce que mon danois n'est pas bon et tout. Mais il y avait vraiment des articles qui, qui étaient en mode.、Euh, Tu vois, l'enfant, la gosse de riche et tout, je, je caricature ouais, un peu, mais elle vraiment, é c r i t ça ça. ça. ça a joué contre elle aussi. Enfin, tu vois, je, je ouais, pense que. Fou.、Euh, je pense que ça, plus un peu son l i f e t a s e un peu influenceuse et son p h y s i q u e Tu vois, je pense que ça. Ben oui. Il y a pas mal de choses où elle partait pas. Elle partait pas avec la faveur de, du public ou des médias, je pense. Et, et, et franchement, pendant longtemps, non, mais pendant un temps. C'était à juste titre parce que je trouve qu'on lui a donné des partenaires、euh, trop bons, trop vite. En tout cas, la FEDE elle, elle s'est pas trompée. Puisque le niveau de b o y e aujourd'hui, on peut dire qu'ils étaient visionnaires et que nous on était à côté de la plaque. Ce qui explique notre place et la leur, peut-être. Mais en tout <rire> cas, sa progression elle est énorme parce que je trouve que c'est une des joueuses qui est partie peut-être le plus bas du, du top 10, top 15、euh, actuel. Alors ils y sont pas, mais ils devraient y être, tu vois. Et qui a,、mmh. qu a le niveau aujourd'hui aussi haut. Bah, je ne vois pas qui peut s'asseoir à la table d'Alexandra Boyeux, tellement je trouve qu'il y avait de lacunes dans énormément de secteurs. Et aujourd'hui, je ne suis pas loin de dire qu'elle est plus une valeur sûre、euh, que Mathias Christiansen. Je ne dis pas que c'est une meilleure joueuse tous les jours, mais franchement, si je... si je dois jouer un match demain où je joue ma vie, c'est peut-être à elle que je ferai confiance. Et je ne pensais pas dire ça il y a quelques années. Surtout, moi, là où elle m'a impressionné sur les dernières semaines, c'est mentalement. T'as l'impression que le contexte du match、ouais. et ce qu'il y a en face, surtout la joueuse en face, parce que tu vois, elle prend des joueuses qui sont des clientes. Et je trouve que là où Christian Sen, le dans les moments chauds, il peut avoir tendance à perdre ses nerfs, comme il l'a fait au Danemark la semaine dernière,、euh, autant elle,、euh, elle a l'air、euh, ice cold, tu vois. Elle est vraiment、euh, de, la, de, la, de la glace dans les veines. Et je trouve que c'est très utile, évidemment.、Euh, et pour terminer sur elle, moi, je trouve que. Euh, si on a parfois été sévère avec elle, c'est aussi que、euh, c'était pas une joueuse de mixte et que je trouve qu'on l'a un peu f o r c é à jouer dans ce tableau, alors que moi je la trouvais pas mal en double dame quand elle jouait avec Poulsen à l'époque.、Euh, ouais. En double mixte, ça a mis plus de temps parce que c'était pas son jeu, mais maintenant、euh, elle a fait d'énormes progrès et c'est impressionnant.、Euh, Benoît, de, du coup, avec tout ce qu'on a dit là, Zhang Wei en vrai. Euh, ils perdent au deuxième tour, donc、euh, comptablement c'est pas ouf, mais dans les faits c'est pas un scandale, je trouve. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et puis quand on jugera la saison d'une manière globale,、euh, Jiangwei ils, ils font leur job de, de première, deuxième paire au monde, première, deuxième paire chinoise. C'est le même combat, tu vois. On aura oublié qu'à Paris、euh, ils ont perdu au deuxième tour.、Hein. Euh, les champions du monde, Chen To perdent en quart,、euh, contre Tang Tse. Alors, ils ont été jusqu'au bout du match, mais Chen était,、euh, blessé au bras, donc,、euh, déjà、ouais. compliqué pour、euh, Déjà, ils n ont pas abandonné.、Euh, ils ont déclaré forfait au h i l o cette semaine, donc,、euh, ce qui fait que Tom et Delphine seront la paire la mieux classée. Mais bon. CF, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, pas trop d a t t e n t e Benoît, tu veux dire un mot de Tang Tse, peut-être, qui sont un peu la p a i r e à l'ancienne, qui passe nous t n faire coucou de temps en temps, et qui là fait quand même une bonne demi-finale avec un bon niveau de jeu contre Feng Wang en demi. Un bon niveau de jeu, et、euh, c'est un truc que je te disais, mais les conditions de jeu, on en a parlé pour Astru Rasmus...、ah, Prasmussen, je vais y arriver.、Euh, Tang Tse, je trouve aussi que ça met en avant des joueurs un peu sous-cotés. Alors Astru Prasmussen, on les connaît et tout, mais Tang Chunman, quand même, quel joueur. Elle aussi, évidemment,、mmh. mais lui, putain, je regretterai toujours qu'ils aient pas eu un, un partenaire de double homme à lui mettre parce qu'à Hong Kong, bah, malheureusement, il n'y a pas non plus une, une diversité de joueurs folles et tout, mais, mais quel joueur Et ça rappelle aussi que dans un monde où le bad va toujours plus vite et tout, il y a vraiment des mecs qui ont du talent. Allez voir, j e sais pas, n'importe quel match en vrai de lui, le quart de finale c'est bien. Mais putain, mais quand, même, quand on le regarde jouer, on... je trouve qu'il y a de quoi se dire Waouh,、wow, on, on aura eu ce mec pendant 15 ans sur le circuit. Et ouais, franchement, c'est probablement un des 5-6 meilleurs gars des... des paires de mixtes. Ouais, et Benoît,、euh, Tang et Tse qui avaient fait finale、euh, quand ça s'était joué dans cette salle il、euh, y, y a deux ans, ils、oui. avaient perdu contre Zhang Wei.、Euh, là aussi, il n'y a pas de hasard, je pense que les conditions leur vont très bien. Et effectivement, Tang Tse perd très sous-côté、euh, parce qu'elle est toujours là, mais qu'elle est très peu, très peu gagnante. Euh, mais euh, toujours sympa、euh, a voir j o u é surtout quand ils sont ce, ce, ce niveau. Benoît, tu m'as vite fait lancer tout à l'heure. Est-ce que tu veux dire un mot de Toff Magoloun, les champions d'Europe qui perdent encore au premier tour contre eux,、euh, Shimogami Obara ça va, ça va vraiment pas fort pour le coup, Benoît. On ne se concentre pas trop sur eux, mais si, si on les suivait autant qu'on suivait Tom et Delphine,、euh, je pense qu'on aurait deux trois, choses,、euh, deux, trois choses à dire.、Hein. Ouais, surtout que je me rappelle d'un temps où on disait bah, la meilleure paire européenne, c'est eux. Euh, ce temps est loin parce que Jesper Tuff il a enfin retrouvé son vrai niveau. Oh, ça c'est dur!、Ouais, c'est très dur parce qu'il a vraiment beaucoup progressé et tout. Mais ouais, j'ai du mal à. Je, alors, je regarde pas tous leurs matchs parce que c'est pas. Il、hmm, y a beaucoup de matchs à regarder c'est pas la、Bien. première paire、ah. qu'on regarde. Hum? Non, t'as dit c'est pas, j'ai dit bien, mais c'était pas ça que tu voulais dire, pardon. e n f j'ai pas entendu du coup, c'était. Mais tu peux, tu peux garder au montage, c'est bien, j'aime bien.、Euh, non, mais en vrai, c'est dur à, à dire parce que ça a démarré tellement fort et tellement vite que peut-être le soufflet il est retombé, mais j'ai du mal à croire que ce soit quand même une paire qui gagne pas un seul match non plus, tu vois. Oui, c'est vrai qu'eux ils sont allés très vite parce que, ok, ils sont champions d'Europe, mais même sur le circuit, c'est parti très fort. Ouais, euh, ouais, ouais. Parfois contre des très bonnes paires, et là ils sont rentrés dans le rang, mais ouais, assez violemment. Ouais. Voilà, sinon pour le reste, Go et Lai, là pareil, eux c'est un peu comme Tang, i c'est qu'ils sont toujours plus ou moins là, ils font quart. Euh, la future paire championne du monde,、euh, Teraha Tsakul, Teraha Tanachai, perd au deuxième tour contre <rire> Feng Wang.、Euh, pendant que les Coréens, Lee Chae, qui avait、euh, battu Thomas Delphine la semaine dernière, là, ils perdent dès le premier tour contre les Écossais, Dunn, Max h e r s o n Pas la perf de l'année, on va pas se mentir. Et je pense, Benoît, qu'on a fait le tour du mixte, sauf si tu veux rajouter quelque chose.、Euh, non, je vérifie en... pendant que tu le disais, mais j'ai l'impression aussi qu'on en a fait le tour. Benoît, est-ce que tu veux conclure、euh, Dire que c'était des, des beaux IFB. J'ai trouvé que la salle、euh, sonnait un peu creuse sur les premiers jours, mais je,、oui. je le disais, je disais à mon père que j'ai e u au téléphone tout à l'heure.、Euh, les organisateurs, je pense, peuvent, peuvent、euh, remercier Christo qui leur a peut-être un peu rempli、euh, la salle le week-end. Eh ben, on n'en a pas parlé avant, mais c'est exactement ce sur quoi je voulais conclure.、Euh... Un peu déçu de ça. Alors, nous les premiers, tu vois, on n'était pas au rendez-vous.、Euh, on va pas se mytho parce qu'il e y a aussi des raisons financières et que le podcast、euh, ne peut pas nous amener partout aux quatre coins de l'Europe. Mais aussi parce que c'est à Rennes. La vérité, c'est aussi ça là.、Euh, je pense que c'est une vérité pour pas mal de gens qui habitent en, en région parisienne. Et surtout qu'il y a eu les mondiaux aussi il y a quelques semaines, à peine.、Euh, oui, ça a du jeu aussi, peu... c'est sûr. Ouais, mais je. Ça reste quand même que c'est un peu chiant de voir cette salle sonner creux. Et même si Christo、euh, l'a sans doute fait remplir, on a des Français tellement bons que j'arrive pas à me dire、euh, Bah, cette salle elle est pas pleine alors qu'elle était q quasi... On arrivait à plus les remplir en région parisienne avec moins de Français, tu vois. Alors peut-être l e f f e t m o n d i a l et tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était、ah, un peu frustrant. Ouais, et même、euh, nous on était allé à Rennes il y a deux ans et j'avais moins cette impression. o u i pareil. Peut-être qu'en 2023, il y a un peu plus de monde. Alors j'ai pas les chiffres évidemment, mais. Mais ouais, il y a peut-être l'aspect la, la, post-mondial, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça arrive quand、euh, Christo et dans une moindre mesure Alex sont dans la période de leur vie. Donc,、euh, donc voilà, mais bon, sur le week-end, enfin en tout cas sur son match contre Vetti Tsarn et contre Anton Sen, il y avait une grosse, grosse ambiance, donc,、euh, donc ça c'est cool.、Euh, voilà, merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Bah, merci à toi, Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour、euh, la fin de cette tournée européenne, le ILO Open Super、euh, 300 ou 500, je ne sais plus. Bref, j'ai un doute, vous me corrigerez dans les commentaires.、Euh, un peu moins de niveau, mais beaucoup de français. Donc,、euh, on, va, on a évidemment très très hâte de tous les voir en lice cette semaine. à la semaine prochaine! 绽放我们激情的节奏把那束缚抛开的时候共同感受这片天空带给我们的自由挥动你我坚强的双手努力奔向成功的尽头我们的梦我在手中绝不等候 right y o k